Hey、yo Nelson, tu vas m'accélérer le beat, c'est trop lent là. Et tu vas même me mettre des, des rythmiques à l'ancienne, des bonnes caisses claires. Charlet, comme en 96. Aïe, <rire> depuis 96. Yo, depuis l'époque où j'entendais des échos dans mon bigo. Aujourd'hui, les petits v e u l e n t r a p p e r comme futur amigo. Si s tu savais, ça fait du bien au beurre de reprendre ce flow. J'vais péter la g r é g o u s s e olive gros. Jeune trapise, t robeux, souvent coursé par la bac. Sur scène, j'avais rien dans les poches, mais j'ai vidé mon sac. Aujourd'hui, les petits bourgeois sont fascinés par ça. Un terrain du sang, quelques trous sur le maillot du Barça. Et ouais, petit, c'est ça du rap, on t'a menti toute ta vie. Ici, on risque la nôtre pour une journée de salaire à chavis. Les études, on connaît pas, Roya, alors on b r a q u e Pouni babe, encore un millionnaire qui a pas l bac. Ils sont trop jaloux, ils me jettent des sorts comme à salem. Normal, ils sont au McDo, j'suis dans la McLaren. J'suis dans l'arène, b a n d le sale, c'est la crème de la crème. Ils font de la peine, j'insulterai leur mère en plein carême. c e i n t u r e double G comme à l'Atletico. Interdit a u fils de pute, gravé sur les critos. J'me rappelle de la fumée, aquarium dans la Twingo. On se sent souvent seul quand se baisse le rideau. j t o n a v a i s mon b é d o puis mon pack de 16. Tellement de choses à dire, Royal. j a qui on est, jazz 31 jazz. Ce soir j'ai envie de r a p p e r comme en 96. Les plus courageux faisaient des g o f a s chez les Catalans. Certains s'obstinaient à rapper mais n'avaient pas le talent. On est beaucoup au départ, peu à l'arrivée. À l'arrivée on se tire dessus avec les frangins du départ. J'ai mal au cœur, mes sœurs voient les se font harceler. Aujourd'hui, pour un rien, tu te fais u n c a r c é r e r Même si ton iPhone explose à cause de la batterie, c'est la merde, ne confonds pas Syrie et la s é r i e Tu n'es à rien, tu charbonnes et puis un jour t a s t o u t Robux, je p i c rable bédo depuis l'époque du tatou. En promenade avec les gars, des murs au menthe et chante loup. Toi t'as fait ci, t'as fait ça, tu fais rire comme Canteloup. Boum boum, 6h e e u r s du mat', les keufs attaquent au bélier. J'aurais dû poser à Nice, j'ai le flow b a l o t e l l i Ces fils de pute m'envoient des pics, j'm'endors dans les sorties. J'ai perdu beaucoup d'amis le jour où j'en m suis sorti. j t e n avec m i Depuis mon pack de 16, tellement de choses à dire, Roya. Et voudrait qu'on se taise. L'état n'est pas content, gros, c'est la même, on le baisse. Ce soir, j'ai envie de rapper comme en 96. On connaît la misère du 7 8 j u s q u a u 13. On n'est pas là pour rapper toutes ces choses qui leur plaisent. Ils ne savent pas qui e n est, Jess, 31 Jess. Ce soir, j'ai envie de rapper comme en 96. Quand mon front touche le sol, Roya, je me sens trop bien. Je m'arrête à la station, 150 euros le plein. J'investis en France, chez les Robeux, chez les Riquins. Mais je représente la banlieue, j'ai le flow d'une paire de rues. Quoi de neuf, oh y'a rien à part de nouveaux décès. Tu veux planer, mais c'est des CC ou tape un rail de C. Ces fils de pute, au、oh, tout tard, un jour faudra les mêler. j t e m a n t e leur au maton, ma hublot est s o u t scellés. Comme en 8 6 j cours sur le terrain comme Blaise. Reviens pécho chez nous, leur peu f r a est mauvaise.